Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pitaro Hebdo. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et au sommaire aujourd'hui, nous recevons un homme respecté dans toute la presse française. Il a dirigé l'INA en 2010. De 2014 à 2018, il est nommé président de Radio France. Mathieu Gallet sera avec nous. Avec lui, nous allons parler de sa carrière, de son regard sur les médias et surtout de sa nouvelle plateforme d'écoute de podcast Magellan. Alors, on se posera la question est-ce que le podcast va remplacer la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui On en parle dans un instant. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Claire Pipolo. Bonsoir Claire. Bonsoir Tony, bonsoir à tous. Vous écoutez Pitaro o Hebdo, Wendal s a f r é nous réalise et Mathieu Gallet est notre invité. Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans cette émission, on va revenir sur votre parcours, on va parler plus longuement de Magellan et de votre regard sur la radio. Mais juste avant, il y a quelqu'un qui voulait vous laisser un message. Vous l'avez nommé directeur de France Bleue en 2016. Nous l'avons reçu ici, il y a quelques jours. Il était à votre place. Alors, je pense que vous voyez de qui je parle. Je vous invite peut-être à mettre votre casque pour écouter. On écoute son message. Je Suis extrêmement reconnaissant de m'avoir permis de vivre cette aventure pendant plus de deux ans à la tête du réseau France Bleu, qui est un réseau unique en France et sans doute en Europe. Le remercier pour m'avoir fait confiance, le remercier aussi parce que j'ai beaucoup appris sur le terrain. De la vie au quotidien de tous ceux qui font cette info de proximité. Puis il lui adresser un message amical, mais on, on se revoit. <rire> on, on parle de Magellan, de sa, sa, la start-up qu'il a lancée、voilà, sur, sur les podcasts. Voilà, alors remercier parce que bah, moi, je n'étais pas quelqu'un du Serail, je n'étais pas quelqu'un de Radio France. Et ça a été pour moi une expérience extrêmement enrichissante, avec des contacts humains extrêmement forts. Ça a été une expérience pour moi formidable. Et je remercie évidemment Mathieu Gallet. Et s'il si,、euh, entend ce message, bah, écoutez,、euh, euh, j'espère que ça le fera au, au moins、euh, sourire. Vous avez une réponse à Eric Revel、euh, Écoutez, moi j'étais très heureux de, de travailler avec Eric、euh, pendant ces, ces deux années à, à France b l e u C'est a i q u France b l e u c'est une très belle maison, c'est une maison qui n'est pas simple.、Euh, et je pense qu'il l'a vécu、euh, parce que c'est un réseau donc c'est plusieurs radios. Euh, à la fois avec en même temps、euh, le besoin d'avoir le respect du local et l'ambition、euh, d'un format qui soit、euh, le même、euh, sur tout le territoire.、Euh, donc, c'est ça qui est complexe à, à France b l e u tenir compte des, des particularismes, tenir compte du local, puisque ce sont des radios locales, et en même temps en s'inscrivant dans le cadre d'un réseau national qui contribue très fortement à, à Radio France. On l'entend tous les jours sur les,、euh, les antennes nationales. C'est vraiment une force pour le service public d'avoir ce, ce réseau France Bleu. C'est aujourd'hui aussi une force pour tout le service public de, du Ziel français, puisque France Bleu va produire pour France 3, si j'ai bien compris, d'ici 2022, l'intégralité des matinales d'infos de, de France 3.、Et、je trouve que c'est vraiment l'exemple d'un beau rapprochement. Euh, entre, euh, entre les deux entités de l'audiovisuel public,、euh, à l'instar de ce qu'on avait fait avec、euh, France Info, avec Laurent Guimier, Germain Dagonier,、euh, Delphine Ernaut et moi-même. Alors, vous venez à nous parler de Magellan, une plateforme d'écoute de podcasts qui propose à la fois du contenu payant et gratuit.、Euh, les podcasts connaissent quand même, on peut le dire, une ascension fulgurante en France. Et vous aviez vu venir justement cet engouement du podcast Oui, j'avais vu venir dès 2014 cet engouement du, du podcast, parce qu'en fait, le podcast, c'est quoi C'est un usage Essentiellement au départ, un usage pour la radio de rattrapage, donc une écoute différée, délinéarisée de la radio, mais c'est surtout depuis devenu un formidable terrain d'expression pour des nouveaux talents, que ce soit des podcasteurs indépendants ou des studios de podcast qui se sont créés depuis maintenant 3-4 ans. Et c'est effectivement une nouvelle jeunesse pour l'audio. En général, c'est,、euh, je pense, pour, pour vous qui êtes étudiants、euh, dans, dans, dans cette école, un formidable euh, atout euh, de venir étudier aujourd'hui, à ce moment-là,、euh, dans l'audio, parce qu'il y a une nouvelle jeunesse pour, pour la radio et pour l'audio qu'on n'a probablement pas connue depuis、euh, le lancement des radios libres au début des, des années 80. Et il y a ce foisonnement、euh, de créations, de talents, de formats. De modèle s économique s aussi. Magellan est une expérience à 99,9% gratuite, puisque nous agrégeons les contenus、euh, gratuits via les flux RSS、euh, des radios, des créateurs, des studios, et que par ailleurs, en option, vous avez la possibilité de pouvoir écouter sur Magellan Plus、euh, l'offre payante par abonnement ou par l'achat à l'acte pour des contenus、euh, spécifiques qui sont、Faites、produits, coproduits. Par Magellan, par notre équipe, dans nos studios, puisque nous aussi, nous avons investi dans des studios qui sont aussi distribués par Magellan, parce qu'il、voilà, y a des détenteurs de catalogues qui nous ont fait confiance pour valoriser leur contenu et leur donner une nouvelle vie. Alors, on a vu qu'il y a M6 aussi qui lance des podcasts, enfin RTL, le groupe M6. Qu'est-ce que Magellan propose de plus que. Magellan, c'est retrouver à un seul et même endroit l'ensemble de l'audio parlé, c'est-à-dire tout ce qui est hors musique, à la fois la radio en rattrapage, à la fois les podcasts dits natifs, et puis nos créations、euh, qui sont de l'audio narratif, puisqu'on va vraiment travailler sur des formats、euh, qui sont dans la durée, des séries, qu soient, que ce soit des séries documentaires ou des séries、euh, de fiction. Mais aussi, je crois fortement au livre audio et à la passerelle que nous allons créer grâce à ces, ces contenus Magellan Studio vers le livre audio. Je pense qu'il y a un vrai potentiel dans ce domaine. La France est en retard par rapport à d'autres pays en Europe, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, comme les États-Unis, où le livre audio, c'est déjà 15% je crois, du marché du livre. Donc, je crois vraiment que l'audio a toute sa place, une nouvelle place à, à conquérir, parce que. L'audio nous accompagne toute la journée、euh, dans nos vies, à des moments、euh, qu'on n'a pas choisi. Ça peut être les transports, transports en commun quand on est dans une grande ville, mais en voiture aussi, parce que tout le monde n'est pas dans une grande ville.、Mmh. Euh, il ne faut pas l'oublier.、Euh, c'est toutes les mobilités en général, quand on prend le train, quand on prend l'avion, puisque l'avantage, c'est qu'on pourra、euh, télécharger, on peut télécharger sur,、euh, sur Magellan les, les contenus et donc, les donc on n e s t pas o éditions offline. On n'est pas obligé d'avoir du réseau. C'est、voilà, euh, rendre utile. Tous ces moments de la journée qui ne sont pas choisis, parce que les mobilités, on les subit, parce que les tâches ménagères, quand on est en train de faire à dîner ou repasser ses chemises,、mmh. on les subit aussi. C'est aussi les moments qu'on subit moins, mais où on va pouvoir rendre deux fois plus utiles ces moments. Je pense au moment où on fait du sport, on est en train de courir, faire du vélo, et on peut effectivement écouter ces, ces contenus. Et la création de cette plateforme de podcast, c'est venu à quel moment C'est -ce que venu vous... très vite, hein, parce que c'est un projet que, que, quelque part, je portais en moi déjà. À Radio France. Et c'est vrai que quand j'ai quitté en, en mars、euh, 2018 Radio France,、euh, très vite,、euh, en rencontrant plusieurs personnes, et notamment le, le fondateur de Molotov,、euh, enfin, un des cofondateurs de Molotov, Jean-David Blanc,、euh, j'ai dit à Jean-David Mais tu vois ce que tu as fait pour, pour la télé, c'est-à-dire retrouver tout le foisonnement de. De, de la création euh, euh, vidéo euh, à un seul, et même endroit, un seul et même endroit, on a le même besoin sur l'audio. Moi, je voyais bien qu'à Radio France, on a tous ces contenus qui sont produits tous les jours, mais qui finalement rencontrent une audience moins importante qu'elle ne pourrait e n le rencontrer parce qu'il y a des moments où、voilà, les、Vous、gens travaillent peu, tout simplement. u d o n e r un petit p u de seconde vie. Aux... Voilà. Aux et,、euh, et donc, je dis, on a, on a ce, ce même besoin、euh, dans l'audio d'avoir cette approche sur mesure, d'avoir cette approche personnalisée. De l'audio, et c'est comme ça que, que le projet est né. Après, je suis parti aux États-Unis et j'ai vu un certain nombre d'acteurs dans, dans le podcast, et c'est ça qui, qui m'a convaincu d'aller y aller. Et bien, justement, aujourd'hui, on voit l'intérêt des Américains pour le podcast. En France, on commence à le voir de plus en plus. En Europe, quels sont les pays qui s'y intéressent, Mathieu Gallet bah, Tous les pays aujourd'hui、euh, consomment de, de, de l'audio à la demande. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas en Allemagne, en Espagne, en Italie. C'est vrai que l'Europe est plutôt en retard par rapport aux États-Unis, parce que l'offre aussi est différente aux États-Unis par rapport à l'Europe. En Europe, on a des services publics qui sont puissants, qui ont une capacité à proposer une offre très diversifiée. C'est un peu moins le cas aux États-Unis, où NPR est un très beau réseau. D'ailleurs, beaucoup de podcasteurs aujourd'hui sont des anciens. D'NPR. Et puis, je crois qu'il y a un, un rapport à, à l'audio qui est fort aux États-Unis parce qu'on passe beaucoup de temps、euh, dans les transports à faire du commuting、euh, en voiture. Et c'est ça qui explique aussi pourquoi des, des formats plus longs. Aux États-Unis,、euh, se sont développés grâce aux, aux podcasts des formats qu'on n'entendait pas、euh, à la radio. Vous, vous parliez des, des podcasters, ça veut dire qu'on va peut-être voir émerger des podcasters comme actuellement on voit des y o u t u b e r s par exemple Ce s t pas on va, on a déjà, je vous invite à, à écouter sur Magellan toute la profondeur、euh, de, de l'offre de, de, de créateurs, de podcasters indépendants qui effectivement, comme il y a 10 ans, on avait des y o u t u b e r s comme il y a 20 ans, il y avait des blogueurs, aujourd'hui on a des podcasters qui donnent、euh, à entendre. Des voix, des paroles singulières, différentes de ce qu'on entend sur les médias radiophoniques traditionnels. Alors, est-ce qu'il y a une liberté de création Est-ce que c'est encadré On sait surtout à l'époque actuelle, avec tout ce qui se passe, comment vous allez encadrer justement ces podcasts Vous allez tous les écouter Il y aura une i b e r t é de c r é a t i Il y a une, une, vraie, une vraie liberté de création, et ça, c'est une force. Nous, nous sommes une plateforme qui agrège. Donc, en fait, on, a, on donne accès à des flux RSS. Euh, à nos auditeurs, donc ils vont, à, les utilisateurs de Magellan appellent le flux et l'écoutent sur le player de Magellan, donc nous n'hébergeons pas、euh, le, les, euh, les contenus. En revanche,、euh, il y a un certain nombre de contenus qu'il faut effectivement signaler, il y a beaucoup de contenus qui sont plutôt、euh, <rire> des contenus、euh, adultes,、et、donc voilà, nous créons aussi euh, euh, toute une, une façon de, de pouvoir signaler ces, ces contenus, de même qu'il y a des contenus pour enfants. Parce qu'il faut les signaler, parce que c'est un autre public qui doit les, les écouter. Et votre avis sur les plateformes de podcast, par exemple、euh, iTunes, et qui font ça depuis un petit moment,、euh, est-ce qu'elles n'ont pas quelque part manqué un peu le coche Aujourd'hui,、euh, Apple Podcast s et iTunes sont les, les principales、euh, plateformes ou le principal vecteur des podcasts,、euh, parce que tout simplement, vous l'avez installé dans votre iPhone si vous avez un iPhone. C'est vrai que le, le monde. Euh, D'Android est beaucoup plus ouvert puisqu'il n'y a pas、mmh. d'application、euh, par défaut.、Euh, L'avantage、euh, vraiment de ce que Apple a fait, c'est de rendre possible le podcast et aujourd'hui de rendre disponible、euh, tous ces contenus. On peut imaginer que le produit pourrait être un peu plus,、euh, un peu plus développé. Oui,、euh, écoutez, nous, on est là pour montrer qu'on peut développer、mmh. euh, un produit. Euh, qui est plus ergonomique、euh, quand vous voyez、euh, à quoi ressemble Magellan et surtout qui, au même endroit, vous permet d'avoir plusieurs façons de découvrir, que ce soit par un travail de curation humaine, d'éditorialisation des équipes de Magellan à travers les playlists、euh, que nous créons, que ce soit à travers les algorithmes、euh, de recommandation, le moteur de recherche qui est aussi propriétaire、euh, chez Magellan, ou bien sûr pour aller plus loin, si vous voulez souhaiter écouter、euh, nos, nos programmes、euh, natifs. Donc, ces séries,、euh, cet audio narratif、euh, moyennant donc un abonnement ou un achat à l'acte. Là aussi, on a été assez inspiré par ce que、euh, iTunes a fait avec la musique. D'abord,、mmh. on a acheté un titre et puis、Bien、ensuite, c'est qu'ils ont un peu raté le coche. <rire> de... Alors, ils y sont revenus parce qu'ils ont les moyens、Bien、de l'écoute dans streaming illimité. Nous, aujourd'hui, comme on arrive plus tard, on a prévu d'avoir ces, ces deux modèles de monétisation payante. Alors, vous êtes à la recherche, j'ai vu sur votre site, vous êtes à la recherche de contenu. Est-ce que ça veut dire que n'importe、oui. qui peut envoyer des concepts d'émission, on peut proposer des choses Alors, nous sommes à la recherche de talents.、Oui. Euh, des talents qui sont à la fois des auteurs, qui sont、euh, des incarnants,、euh, des gens qui ont un concept. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une personne qui est dédiée. au Rapport avec,、euh, avec l'ensemble de la communauté des, des créateurs, euh, Julia、euh, Aimé,、euh, qu'on a aussi une équipe de développement, une équipe de production.、Euh, ce qui est sûr, c'est que n o u a reçu déjà plus de 200,、euh, 200 projets.、Euh, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des projets qui soient déjà quand même assez aboutis,、mmh. euh, où on a、euh, voilà, une trame. Euh, le développement、euh, vraiment de, de quelque chose, ce s t pas juste、euh, mettre une idée、euh, comme ça sur un, un bout de papier ou dans un coin de, de mail.、Mmh. On souhaite déjà effectivement、euh, voir quel est le, le, le, le, le travail qui a, été, qui a été fait, qui a été initié, la profondeur、euh, de ce projet, avant de pouvoir entrer hein, en discussion dans le cadre d'une production, d'une coproduction, d'une distribution. Ce sera vraiment、euh, au, au cas le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite avec Magellan créer.、Euh, un Cercle vertueux pour l'audio avec la rencontre d'une audience de masse grâce à une application, comme vous avez vu, qui est très intuitive,、mmh. très simple d'utilisation, et de l'autre côté, des créateurs qui rencontreront cette audience de masse et grâce à l'ensemble des données d'audience que nous partagerons avec les créateurs. Donc, nous serons transparents sur, sur ces données. Vont permettre de monétiser aussi cette audience, soit Dans la partie gratuite et où les, les créateurs、euh, auront la liberté de prendre un sponsor, de faire venir un annonceur. Nous, on n y touche Comme, pas. Comme、euh, sur YouTube, cette, par exemple. Voilà, cette partie-là, c'est vraiment la liberté du créateur de le faire. Et puis, sinon, s'il si,、euh, pense qu'il y a un moyen de, de, de, de trouver un, un accord intéressant pour lui, pour une première fenêtre d'exposition sur la partie payante Magellan Plus, d'être dans cette logique-là avec nous, où nous avons un partage de recettes. En fonction de l'écoute, on, on va créer avec cette distribution sur Magellan Plus la possibilité d'une première fenêtre payante avant une deuxième fenêtre qui elle, sera gratuite, une、oui. sorte de chronologie、oui. des médias dans l'audio comme on le connaît aujourd'hui dans, dans le cinéma. Quels、euh, objectifs vous avez avec Magellan Vous voulez l'emmener jusqu'à où Est-ce que vous avez des ambitions européennes, mondiales L'objectif, je vous l'ai dit, c'est de créer un cercle vertueux pour l'audio entre les créateurs qui doivent vivre de leur création. Et euh, des euh, auditeurs qui doivent découvrir toute la profondeur de l'offre audio. 280 000 programmes au lancement aujourd'hui, ça représente plus de 13 millions d'épisodes. Donc il y a vraiment un, un champ、euh, foisonnant. De notre côté, on se pense tout de suite comme une entreprise internationale,、euh, donc avec des ambitions pour l'année 2020、euh, de partir à l'international. Sur la francophonie.、Mmh. Euh, on se posera la question aussi d'une production dans une deuxième langue. Ce qui est sûr, c'est que dès aujourd'hui, Magellan est disponible dans 42 pays sur les différents stores. Et, et vous avez vu que la, la, la plateforme a été vraiment pensée de façon multilingue. On peut faire des tris par langue pour trouver tel ou tel podcast. On peut choisir de basculer dans la recherche par nos catégories, les 60 catégories que nous avons créées,、mmh. basculer d'une langue à l'autre. Vraiment, tout est pensé. D'entrer pour être vraiment une entreprise internationale. Et je crois que c'est une chance que dans cet univers de l'audio parlé, nous n'ayons pas aujourd'hui de leader international qui soit ni、euh, américain ni chinois. Et je me dis, c'est pas mal si c'est une, une, une boîte française, une start-up française qui se lance、euh, à la conquête de, de ce marché qui est très, très compétitif.、Mmh. Euh, mais en tout cas, nous, notre ambition, c'est de se penser tout de suite global. Certains vous comparent à Netflix. Est-ce que c'est. Est,、euh, c'est faux. Euh, C'est faux, puisque Netflix est une offre payante,、euh, avec, un, avec un paywall、euh, dès le début, alors que Magellan est une offre à 99,9% gratuite. C'est vrai, sur、euh, l'expérience utilisateur, on a été très inspiré、euh, par euh, les standards de Netflix, par ceux de Spotify aussi. J'ai parlé de Molotov、euh, tout à l'heure. On a vraiment regardé ce qui se faisait de mieux sur le marché, en se disant, mais. Il y a des, des expériences qui ont été complètement renouvelées pour la vidéo, pour la musique, pour le jeu vidéo aussi.、Mm -hmm. Et dans l'audio, personne n'a investi.、Mm -hmm. On est encore resté dans un truc qui est un peu bricolé. Et donc, nous, on s'est dit, nous, on ne fait que de l a u d i o p a r l é Et on investit tout sur ça. Et on doit créer une expérience qui soit du même niveau que ce qui existe dans d'autres types d'usages. où personne n'avait fait cette, cet effort d'investir dans, dans l a u d i o p a r l é comme nous le faisons. Alors, peut-être i l y a des auditeurs qui doivent se poser la question pourquoi le mot Magellan Alors, Je pense que. Comme on est dans le domaine de, de, de l'audio, l'audio c'est、euh, l'imaginaire. Donc je pense que quand on dit Magellan, ça devrait quand même évoquer le... en tout cas、euh, la découverte.、Euh, c'est le, le premier explorateur qui a permis de faire le tour du monde parce qu'il a trouvé un chemin qui、euh, conduit tout simplement à découvrir des, des territoires qui existaient mais qu'on ne connaissait pas. Et finalement, Magellan c'est notre promesse de vous aider à découvrir. Toute cette offre de contenu audio qui existe, mais qu'aujourd'hui on trouve peu ou pas, difficilement, parce qu'on n'a pas trouvé le bon chemin. Nous, on va guider l'utilisateur, l'auditeur, à travers nos propositions d'éditorialisation, nos playlists, notre moteur de recherche, nos algorithmes de recommandation. Alors, dans un instant, on va parler de Radio France. Vous connaissez très, très bien cette maison. Mais comme on parlait de la radio. Comment vous voyez l'avenir de la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire allumer notre poste de radio ou écouter la radio avec nos écouteurs、euh, Est-ce que ça va continuer、euh, sous cette forme-là ou la radio est en train de s'éteindre comme、euh, s'éteint un petit peu la télévision comme,、euh... Non, on ne peut pas dire que la télévision s'éteigne, d u même que la radio ne s'éteint pas. Il y, y a un, un phénomène, il y a plusieurs phénomènes. Il y a un phénomène qui est le vieillissement de l'audience globale de, de la radio, puisque les radios musicales, je pense, aujourd'hui. Sont quand même dans un, une situation qui est complexe parce que je pense que les jeunes ils découvrent la plupart du temps maintenant les, les contenus musicaux à travers les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, Deezer et q u o n s o r t Et donc les radios musicales ont un vrai sujet vis-à-vis -vis des, des jeunes publics. Les radios parlées, les radios généralistes ont aussi ce. Ce sujet, parce que l'âge moyen est, est supérieur à, à 50 ans. Moi, j'étais assez fier à Radio France d'avoir réussi à rajeunir de 2,5 ans l'âge moyen à, à France Inter. C'était vraiment une volonté de votre part C'était. Moi, je n'ai jamais pris d'engagement sur le rajeunissement, parce que je pense que c'est très compliqué.、Mmh. Euh, donc, en tout cas, je souhaitais une stabilisation、euh, de, de l'âge moyen. Et donc, on a réussi à aller plus loin, puisqu'on a, a rajeuni, grâce à une politique de distribution. Euh, qui était très offensive, multiplateforme, avec la vidéo, avec les réseaux sociaux, avec les podcasts.、Euh, et donc, c'est comme ça qu'on y est parvenu. Il y, y a vraiment cet enjeu、euh, sur l'âge. Il y a un enjeu aussi sur la sociologie,、euh, parce que clairement,、euh, le, le, les CSP Plus sont surreprésentés、euh, dans euh, les, radios,、euh, les radios généralistes, et en particulier sur, sur le service public. Et puis, après, il y a cette question, effectivement, du, du renouvellement de l'usage. Je crois qu'effectivement, les, les devices,、euh, le bon poste de radio,、euh, comme on l'a à la maison,、euh, on n'a plus trop cette, cette habitude. En tout cas, les jeunes publics ne l'ont pas. Donc, comment ils vont découvrir ces contenus ben, Ils vont les découvrir grâce à des plateformes comme Magellan.、Euh, et parce que. Aujourd'hui, je crois qu'on s'est tous habitués à être notre propre programmateur, à aimer、oui. faire, faire notre grille de programme, à écouter telle ou telle émission en fonction de notre, humour, en fonction de notre humeur, de pardon. notre qui peut être à l'humour, qui peut être à la mélancolie, en fonction de notre temps disponible, en fonction、euh, voilà, de, de, de nos goûts. Donc je crois à cette personnalisation、euh, de l'écoute. Et c'est vrai qu'un média broadcast, qui est un média qui part d'un point pour s'adresser à tous,、euh, je veux dire, Pas vraiment dans cette, cette logique-là. Et, et donc, l'avenir de la radio, il doit forcément passer par une personnalisation、euh, avancée. Et c'est là où、euh, une plateforme comme Magellan apporte une, une vraie réponse pour valoriser les contenus、euh, des radios. Vous parliez de France Inter tout à l'heure. Ça a été、euh, l'événement、euh, première radio de France devant RTL. Vous avez même tweeté、euh, fierté, j'ai vu.、Euh, pourquoi RTL est Est passé derrière France Inter. Comment ça s'explique Pourquoi France Inter est passé devant RTL Je préfère regarder dans, dans ce sens-là. Je pense que c'est un travail de, de, de longue haleine, de cinq ans, de reconstruction d'une grille,、euh, avec un renouvellement、euh, des voix, des i n c a r n a n t s des incarnantes, une féminisation, un rajeunissement. C'est un ton aussi, je pense, c'est une, une liberté de ton, mais qui est à la fois respectueuse, qui n'est、mmh. pas donneuse de leçons.、Euh, c'est. C'est une radio qui finalement、euh, ressemble de plus en plus、euh, à, la, à la France. Et, et c'est ça qui, qui fait la, la force d'une grande radio、euh, généraliste. Donc, moi, j'étais très fier de ce travail fait euh, par, euh, par les équipes de France Inter. Je l'ai dit, c'est aussi le travail de, de la distribution, cet、mmh. enjeu de la distribution pour pouvoir toucher des, des nouveaux publics qui ne vont pas aller écouter, qui ne connaissent pas France Inter, mais qui, par contre, ont découvert c h a r l i n e von Honecker, ont découvert.、Mmh. Guillaume Meurice, ont découvert tout le monde des, en parle partout, on t découvre e des、voit. moments de, de la matinale avec tel ou tel、euh, invité parce que c'est filmé, que c'est posté sur、Nicolas、les réseaux Hulot sociaux. C'est vrai que Nicolas Hulot, c'était un, un, un événement, mais, mais, mais au-delà de ça,、euh, je, je pense que c'est vraiment toute une stratégie à la fois de p r o d u c t e u r et de d i s t r i b u t e u r qui est venue porter ses fruits pour que toute la richesse de ce que produit Inter chaque jour. Se trouve、euh, en contact avec l'audience la plus large possible, y compris une audience qui ne connaissait pas France Inter, voire qui pensait la connaître, mais avec des a priori qui ne sont plus vrais. Vous, vous avez parlé de la vidéo à la radio à, à plusieurs reprises.、Euh, vous, vous, vous êtes pour la vidéo、euh, à la radio.、Hein. La radio doit être filmée, selon vous. Après, il y, y a des séquences qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et ça nous aide à, à connaître、euh, la radio. Il、euh, y a beaucoup de gens, peut-être un petit peu de la vieille école, qui disent que la radio, c'est du son ils sont contre le fait que ce soit filmé.、Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là Je pense qu'on peut avoir les deux, les deux expériences. On n'est pas obligé de regarder la radio.、Euh, mais pour un public qui ne la connaît pas, je pense que dans, en termes de, de conquête des publics, c'était important de pouvoir avoir ces moments、euh, filmés, montés,、euh, parce que ce n'est pas tout de filmer, c'est aussi la façon dont c'est produit, comment c'est distribué, comment c'est valorisé. Et après, je crois à la force de, de, de l'audio sans l'image. Je pense qu'il y a une. Une liberté de, de parole.、Euh, D'imagination、euh, aussi. Euh, pour L'audio、voilà, fait travailler、euh, votre imagination. On se crée un imaginaire à soi、euh, à travers une voix, à travers un récit. C'est vraiment ce qu'on va chercher à créer avec、euh, les, les productions Magellan Studio.、Euh, donc il y a de la place pour tout le monde. Et vous pensez que les réseaux sociaux, ça amène aussi、euh, du public、euh, aux radios Le fait qu'on mette des petits tweets sur Twitter, on voit souvent、Bien、des petits extraits de vidéos, de Bien chroniques Bien sûr, c'est une façon d'amener un, un nouveau public、euh, à la radio. Un nouveau public à la radio. J'aimerais juste qu'on dise un petit mot peut-être sur Europe 1 en tant qu'expert、euh, qu euh, de radio.、Euh, comment faire pour、euh, redonner un, un nouveau souffle à Europe 1 On sait qu'elle connaît des, des audiences un peu compliquées en ce moment. La grise change souvent, très souvent. Moi, je ne suis pas un expert des programmes.、Euh, je ne me suis jamais d'ailleurs présenté comme,、euh, comme tel quand je suis arrivé à Radio France、euh, non plus.、Euh, ce que je peux dire, c'est que remonter、euh, une, une radio, remonter une. Une grille、euh, et, et aller à la conquête d'un public, parce qu'il faut d'abord savoir à qui on s'adresse. Le vrai sujet, c'est si vous oubliez de penser à votre public qui doit être votre obsession. Moi, c'était vraiment mon obsession à Radio France le public au cœur.、Euh, ensuite, vous ne savez plus à qui vous adressez et, et vous êtes à côté de la plaque.、Euh, donc, je pense qu'il y a d'abord une première question c'est à quel public on s'adresse, comment,、euh, et puis se laisser le temps. Je crois que la question de, du, du temps est, est primordiale, parce que la radio, c'est quand même un média d'habitude,、mmh. surtout les radios, les radios parlées, les radios généralistes. Et donc, comment on fait évoluer une grille par petites touches、euh, et comment progressivement on, on fait que ceux qui écoutent、euh, restent, ceux qui n'écoutaient pas reviennent、mmh. C'est un travail de, de longue haleine et c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque. Euh, à Europe,、euh, c'est d'avoir trop changé trop souvent ces, ces dernières années et de ne pas se laisser le, le temps de, de la reconquête. Vous auriez laissé le temps au programme de, de s'installer En tout cas,、années. moi, ce que j'ai fait à, à Radio France, c'est、euh, vraiment le temps de, de s'installer.、Euh, en même temps, quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut le、mmh. dire, il faut,、sure. faut les, les changer. Mais ce rapport au temps est, est complexe à la radio parce qu'à la fois, on est dans la fidélité、euh, et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'habitude. Donc, c'est toujours comment、euh, gérer cet équilibre entre renouveau et,、euh, et habitude. Alors, je voudrais rebondir. Quand vous étiez aux commandes de Radio France,、euh, est-ce que vous avez essayé de mettre、euh, les femmes sur le même pied d'égalité que les hommes en termes d é m i s s i o n Je sais que c'est un sujet,、euh, on se rend compte que voilà,、euh, tout ce qui est mis. Un sujet qui revient souvent. Qui、fait. revient assez souvent, en tout cas dans l'actualité. Ce n'est pas que j'ai essayé, c'est que je crois qu'on y est, est,、euh, <rire> est parvenu. <rire> Pour moi, c'était quelque chose de complètement naturel. Euh, puisque euh, quand on est une grande radio、euh, généraliste, on s'adresse à, à tous les Français, et à tous les Français, ça comprend toutes les Françaises.、Euh, et donc, quand on est un média, on doit aussi, quelque part, refléter cette société française dans sa diversité en termes de genre, en termes d'origine、euh, aussi. Alors, c'est vrai que ça ne s'entend pas forcément, l'origine sociale,、euh, dans, à, à la radio, mais moi j'étais très soucieux, en tout cas, d'avoir. Au Maximum une radio qui, qui ressemble le plus possible à, à la France dans, dans sa diversité.、Et、donc, le travail de renouvellement des, des voix des incarnants était vraiment primordial. Quelle est peut-être pour finir votre plus grande fierté quand, à Radio France La chose que vous avez mise en place où vous avez vraiment été très très fier, si vous deviez retenir une ou deux choses C'est compliqué pour moi de, de, de dire qu qu'est-ce qu qui me rend le, le plus fier. Pour moi, ce qui était un, un souci. Euh, C'était de rendre l'antenne, rendre les clés le jour où je partirais, quel que soit le moment où j'allais、euh, partir, euh, rendre une maison、euh, qui se portait mieux que、euh, la maison que j'ai trouvée en arrivant. C'est ça qui m'avait donné aussi、mmh. envie d'aller à Radio France.、Et、donc c'est vrai, quand je vois ces, ces résultats d'audience, quand je vois le, le renouvellement des,、euh, des publics, quand je vois comment la maison, la radio en tant que, que lieu, S'est transformée aussi, ouverte au public, avec、Merci. un restaurant, un bar, les concerts. Je suis très fier de voir aujourd'hui que les, la, la salle, le nouvel auditorium est, est, est plein. De voir qu'en fait, l'image aussi de Radio France a, a changé, moins statutaire,、euh, j'ai l'impression, un peu plus cool.、Euh, C'est vrai, oui, moins, moins sérieuse. Moins,、euh... bah, à la fois très,、euh, très sérieuse dans ce qu'elle fait, mais sans se prendre la tête,、mm -hmm. avec、euh, ce qu'il faut de légèreté, avec ce qu'il faut d'esprit. Euh, et, et ça, ça me fait vraiment plaisir de, de, de voir effectivement que la radio f r a n c e et le service public de la radio a retrouvé la place qu'il qu aurait dû toujours avoir vraiment au cœur de, de la société française.、Euh, la radio, peut-être, on va peut-être juste dire deux mots aussi sur la télévision. On a vu que Delphine Arnaud, que, que vous connaissez bien, elle l'a renouvelée. France Télévisions, on peut le dire, d'ailleurs France 2 à la rentrée va, être, va beaucoup changer aussi.、Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de. Pas pousser vers la sortie, mais enfin, si on peut le dire, de pousser vers la sortie, les hommes blancs de plus de 50 ans. C'est une expression qui est souvent revenue. Je sais que. Moi, je n'ai jamais fait de discrimination,、euh, ni positive, ni négative, mais j'ai toujours eu le souci de la diversité、euh, des profils, des voix euh, dans euh, les émissions de, de Radio France. Donc, il y a un souci de, de renouvellement, c'est、euh, important. Bon, après, je ne stigmatiserai pas tel ou tel. Moi aussi, j'ai fait sortir beaucoup d'hommes blancs de plus de 50-50 ans. m a c'est difficile de faire、et、sortir des gens installés comme ça depuis des, des dizaines d'années Non, ça dépend de la façon dont vous le faites. Et puis, je, je crois qu'il n'y a, a personne q n'est propriétaire d'une case. Et en même temps, dire, quand il y a des choses qui marchent très bien, dire aussi pourquoi changer pour changer C'est toujours une, une question d'équilibre. Et, et peut-être pour, pour terminer, puisque vous me parlez de. De, de France Télévisions et de Delphine Ernaut. e Une de mes fiertés, c'est quand même d'avoir réussi à faire avec Delphine,、euh, Laurent Guimier, Germain Dagonier à l'époque,、euh, France Info en tant que média global.、Mmh. On a fait、Qui、quand fait même ce travail en moins d'un an. On a réussi à cette gageure、euh, parce que je crois qu'il y avait une entente très forte entre les dirigeants、euh, à tous les niveaux, qu'on était très motivés、euh, par ce projet. Et moi, je suis très heureux de voir aujourd'hui que la. radio se porte bien, que la télé、euh, va de mieux en mieux,、mmh. que l'offre digitale est, est puissante. Et là, on a un exemple de ce que le service public peut faire de mieux ensemble. Et c'est vrai que ça tient beaucoup aussi aux femmes et aux hommes qui,、euh, qui l'ont porté. Donc, ça, c'est vrai que j'ai une part de fierté que je garde en moi. Et, et David Montagne, qui a fait l'habillage de, de France Info, hein, il me semble, qui qu viendra nous voir très prochainement. Merci beaucoup, Mathieu g a l l a i r d'avoir été avec nous. Alors, on rappelle Magellan, qui est sorti.、On、voilà, retrouver... Magellan, M-A-J-E-L-A-N,、euh, à retrouver sur、euh, tous les stores pour pouvoir.、Euh... Trouver, découvrir euh, toutes euh, les émissions audio que vous aimez et puis aller plus loin grâce à, à nos productions sur Magellan Plus. Merci beaucoup Mathieu Gallet d'avoir été avec nous. Merci Claire Pipolo d'avoir été avec nous. Ni... On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Pitaro Hebdo.